D'autres, euh, un petit peu sur l'ASB. Euh, C'est jamais important en termes de quantité. Et puis, euh, bon, ça n'empêchera pas les températures. Donc, d'aller de 21 au littoral jusqu'à 24 ou 25 euh, localement dans le centre du pays. Demain, ce sera un temps sec, 19 à 24 degrés. Mercredi, quelques averses sur le nord, 19 à 23. Et puis, 18 à 23 pour jeudi et vendredi avec éclaircie, passage nuageux, quelques averses. On est dans les valeurs de saison, sans plus. Écoutez Vivacité, il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, des sportifs belges partent pour les Jeux Olympiques. Des hockeyeurs, par exemple, qui s'envolent dès ce matin pour Rio, emmenés notamment par Jean-Michel Sèvres. Je pense qu'au niveau de la température, il n'y aura pas de gros problèmes. Enfin, il y a quand même sa cure de décalage horaire. Et donc, c'est bien pour les athlètes d'aller là plus tôt pour être au top dans, dans 10 jours. Nous allons à l'aéroport de Bruxelles dans une minute. Un nouvel attentat hier soir en Allemagne. Une bombe devant un restaurant a fait 12 blessés. L'auteur de l'attaque a été tué dans l'explosion. Les podologues devront désormais avoir un agrément pour exercer leur activité. Une obligation qui pourrait améliorer le remboursement des soins portés par ces spécialistes du pied. En Turquie, l'opposition a manifesté pour la première fois depuis le coup d'État manqué. Reportage à suivre à Istanbul. La fin hier soir du Tour de France et le troisième sacre de Christopher Froome. Côté belge, on, retrain, on retiendra surtout Greg Van Avermaet qui a porté le maillot jaune durant trois jours. Et puis nous irons encore une fois à la foire de Libramont qui se termine ce soir dernier jour pour aller admirer les célèbres chevaux de trait. Les Jeux Olympiques ne commencent que le 5 août, Christophe Grandjean, mais des sportifs belges partent déjà pour Rio. Oui, certains sont d'ailleurs déjà sur place et une nouvelle partie importante de la délégation s'envole ce matin de Zaventem. François Zaleski, vous êtes à l'aéroport. Alors, qui sont ceux qui partent aujourd'hui pour les Jeux Olympiques Alors, au check-in, on a vu beaucoup de sticks de hockey ce matin. Les 19 Red Lions font partie de ce premier gros départ groupé de la Belgique vers Rio. Les hockeyeurs belges qui font d'ailleurs partie des espoirs de médailles après leur cinquième place il y a quatre ans. Beaucoup de nageurs aussi comme Fanny Lecluiz, François Herzbrandt ou encore Peter Timmers. Et puis un gymnaste, Denise Gossens. Au total, une trentaine d'athlètes qui vont décoller vers Rio à 9h55. C'est important puisque ça représente près d'un tiers de la délégation avec les accompagnateurs. Ils sont une cinquantaine à s'envoler ce matin. Et pourquoi partent-ils déjà aujourd'hui alors qu'il reste quand même près de, près de deux semaines avant les JO Eh bien, la raison principale, c'est le décalage horaire. En fait, il est 5 heures plus tôt au Brésil et les athlètes vont donc devoir digérer ce décalage pour être en forme optimale le jour de la compétition. Les JO, c'est vrai que ça se passe tous les 4 ans. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté pour ne pas laisser un petit détail, venir tout gâcher. Il y a aussi les conditions météo et l'humidité à apprivoiser. Mais de ce côté-là, tout devrait être assez vite assimilé. François Zaleski à l'aéroport de Bruxelles Merci François Le pongiste Jean-Michel Sèvres accompagne les sportifs belges qui partent aujourd'hui en tant que président de la commission des athlètes et administrateur du COIB le comité olympique et interfédéral belge Il est confiant sur les chances de performance des belges mais refuse de s'avancer sur le nombre de médailles C'est marrant que chaque fois euh, qu'il y a le départ pour les Jeux la première question c'est combien de médailles euh, Je pense que pour la première fois le comité olympique belge a a pris les critères internationaux et parmi les critères nationaux plus élevés donc c'est pour ça qu'on a une grosse délégation avec 109 athlètes et moi ce que j'espère c'est que les 109 athlètes vont, vont faire forcément performer le mieux possible se dépasser et euh, être dans l'engouement des jeux et, et dépasser leur meilleure performance alors Au niveau des médailles, c'est pas moi qui vais sortir à chiffre parce que j'ai horreur chaque fois de ça, parce qu'il peut chaque fois y avoir des surprises. J'ai pas envie de mettre encore plus de pression sur certains athlètes. Mais bon, c'est clair qu'en judo, qu'en athlétisme, en voile, peut-être pourquoi pas en golf, il y a des potentiels, des possibilités de médailles et voir l'équipe de hockey aussi. Jean-Michel Sève interrogé par Robin Cornet. Elle sera l'une des Belges à suivre à Rio. yanina Wickmayer est en forme. Elle a remporté cette nuit le tournoi de tennis de Washington. Victoire 6-4-6-2 contre l'américaine Lorraine Davis. En finale, c'est le cinquième titre de yanina Wickmayer sur le circuit WTA. L'Allemagne, à nouveau touchée par un acte violent. Christophe, c'est la quatrième fois en une semaine. Oui, Hier soir, une explosion près de l'entrée d'un festival a blessé 12 personnes à Ansbach, c'est dans le sud de l'Allemagne. Une bombe déclenchée par un Syrien de 27 ans. Les enquêteurs n'excluent pas à ce stade la piste d'un attentat islamiste. Yasmina Favaro, cette explosion aurait pu être bien plus grave. Hein. Apparemment, l'homme visait ce festival de musique. 2500 personnes s'y trouvaient. Et les explosifs et les pièces de métal retrouvées dans son sac à dos auraient pu être beaucoup plus défastes selon les enquêteurs. Ce syrien a donc essayé d'entrer sur le site, mais sans ticket d'entrée, il a été refoulé. Juste après, à deux pas de l'entrée, il s'est fait exploser devant un restaurant. Écoutez ce jeune homme, il était dans l'établissement. Nous sommes sortis pour manger et boire quelque chose, et puis un peu après, nous avons entendu une détonation sourde, nous étions tous pétrifiés. Là, des gens sont arrivés en courant vers nous, il y avait des gens qui pensaient avoir été touchés parce que des briques étaient tombées du toit. Y a Yasmina, c'est donc peut-être un nouvel attentat islamiste. En tout cas, les, les enquêteurs n'excluent pas cette piste, mais à ce stade, les motivations restent floues. Que sait-on de l'auteur Écoutez les explications de Joachim Hermann, c'est le ministre de l'Intérieur de Bavière. Le suspect est un Syrien de 27 ans. Il est arrivé en Allemagne il y a deux ans et sa demande d'asile a été refusée il y a un an. En Allemagne, la pratique veut que nous ne déportions pas les ressortissants de Syrie à cause de la situation là-bas. Ce Syrien avait aussi séjourné en hôpital psychiatrique après deux tentatives de suicide. Alors, hier, a-t-il voulu se suicider en emportant d'autres personnes avec lui? Avait-il une motivation islamiste? Eh bien, ça, c'est l'enquête qu'il le dira. Le ministre belge des affaires étrangères Didier Renders a réagi. Il exprime son soutien et sa solidarité aux victimes et au peuple allemand. À Munich, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir en mémoire des neuf personnes tuées vendredi par un forcené de 18 ans atteint de troubles psychiatriques. Une chapelle ardente a été dressée sur les lieux de la tuerie près d'un centre commercial. De nombreuses bougies et fleurs y ont été déposées. La police a arrêté un ami du tueur pour complicité tacite. Le jeune homme de 16 ans est soupçonné d'avoir été au au courant des intentions du tueur et de ne pas avoir alerté les autorités. Les podologues devront désormais être agréés pour pouvoir exercer... C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Magui de bloc Les podologues devront à l'avenir introduire une demande d'agrément avant de pouvoir s'occuper de vos pieds. La Belgique compte environ 600 podologues aujourd'hui. Odile Lehert s'est rendue dans le cabinet de l'un d'entre eux pour nous faire découvrir en quoi consiste exactement le travail de ces spécialistes. Un tapis de marche, un squelette du pied, une semelle. Voilà les outils de travail d'Olivier Huot, podologue. Bienvenue dans le temple du pied. L'analyse est faite de A à Z. C'est des semelles sur mesure et ça permet donc d'éviter d'avoir des problèmes de genoux, de dos. Travailler sur le pied a un impact sur l'ensemble du corps. Je travaille avec des kinés, des ostéos et on voit qu'on a des très bons résultats sur le dos. Olivier Huot remarque que sa patientèle est de plus en plus jeune, de plus en plus sportive aussi, avec des visites jusqu'ici pas ou peu remboursés, exception faite des diabétiques. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce et euh, il est temps que les, les, les patients soient correctement remboursés. Euh. Les podologues pourront bientôt introduire une demande d'agrément qui devrait changer la donne. Laurent Van enseigne la podologie à la Haute École Prigogine à Erasme. Maintenant, ce sera ouvert à Tout le monde et euh, même certaines mutualités commencent déjà à rembourser les semelles euh, podologiques. En France, il y a une reconnaissance par la sécurité sociale et les remboursements sont effectifs depuis des années et des années. Une demande d'agrément qui aura une autre conséquence sur le métier. Une pédicure, par exemple, ne pourra plus dire qu'elle est euh, podologue puisqu'il faut un bachelier, donc trois années d'études dans une école officielle de la communauté française. Cette reconnaissance du métier le protégera donc et pourrait populariser les visites chez le podologue. En Turquie, Christophe, l'opposition est sortie du bois. De pour la première fois depuis le coup d'état manqué du 15 juillet, des opposants au régime ont surmonté leur peur et ont manifesté à Istanbul. Une manifestation un peu curieuse puisque les opposants se sont rassemblés aux côtés des partisans du président Erdogan. Alexandre Biette était sur place. Une mer de drapeau rouge et le portrait de Mustafa Kemal Atatürk dans les rues d'Istanbul dimanche soir. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées à l'appel du GEP, le premier rassemblement de l'opposition sur cette place depuis les grandes manifestations de Gezi en 2013. Les manifestants qui ont respecté la consigne, que des drapeaux turcs, que des portraits d'Ataturk, pas de symboles partisans. Et un message d'unité nationale comme l'explique ce vieux militant du GEP. Ce n'est pas seulement pour le putsch du 15 juillet, c'est pour condamner tous les putschs, qu'ils soient civils ou militaires, c'est pour la démocratie que nous sommes venus ici. Le rassemblement ce soir a été soutenu par l'AKP aussi. Il a été rendu possible grâce aux autorités municipales de l'AKP. En tant que militants du CHP, nous les remercions. L'opposition du GEP a réussi son pari, mais à quel prix Pour certains, on a offert un boulevard au président Recep Tayyip Erdogan, en défilant ainsi pour l'unité nationale. Alors que le pays est traumatisé non seulement par le putsch raté, mais aussi par les purges qui frappent la fonction publique et bien au-delà. Reportage d'Alexandre Billette sur la place Taksim à Istanbul, en Turquie. Aux états unis la convention démocrate commence aujourd'hui. Elle doit investir Hillary Clinton comme candidate à l'élection présidentielle du mois de novembre. Une convention qui commence sur fond de scandale. La présidente du parti démocrate a démissionné hier soir. Debbie Wasserman est soupçonnée d'avoir cherché à s'aborder la campagne de Bernie Sanders, le rival démocrate d'Hillary Clinton. Des milliers de courriels dévoilés par le site Wikileaks en attesteraient. 8h10, sans sport, le Tour de France est achevé oui. hier à Paris avec des airs de déjà-vu. Ah bah oui, avec des airs de déjà-vu, puisque comme l'an dernier, c'est Greipel l'allemand, qui a gagné l'étape, et Froome le classement en général. Troisième Tour de France pour le Britannique Christopher Froome. Cette fois, devant le Français Romain Bardet et le Colombien Nero Quintana, Lise Burion, les adversaires du Britannique sont à plus de 4 minutes. Et oui, Froome, est bien Mister Tour ces dernières années. Victoire en 2013, 2015 et donc 2016. En 2012, il ne faut pas oublié qu'il était deuxième et qu'en 2014, il a dû abandonner sur chute. Cette année, certains ont pointé le manque de suspense. Alors effectivement, Froome a 4 minutes d'avance sur son dauphin Romain Bardet. Mais entre le français deuxième et le tchèque Kreuziger dixième, il n'y a que 3 minutes et 6 secondes et ça, c'est très très peu. En d'autres mots, le top 10 se tient en moins de 10 minutes et ça, ça n'est arrivé que trois fois dans l'histoire du Tour avant cette année. Alors sans surprise, il n'y a pas de Belge dans le top 10. Le mieux classé au général C'est Thomas De Ghent Il est 40 40e après de deux heures de Christopher Froome, mais il a gagné une étape. Thomas De Ghent c'était celle du Ventoux, et il a aussi porté le maillot à poids Greg Van Avermaet, lui, fait coup double également dans ce tour avec une victoire d'étape et le maillot jaune porté pendant trois jours. Un tour donc plus que réussi pour les belges et pour Van Avermaet en particulier. Dans les Alpes et les Pyrénées, c'était pas facile pour faire quelque chose, mais j'ai fait Tout l'étape Je pense qu'il a bien pour moi. J'ai fait quelque chose. J'ai fait un échappé ou je fais un résultat de top 10. J'ai été beaucoup fois dans l'échappée aussi ouais, c'était vraiment bien. Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez des trois jours en jaune Quel moment vous a le plus marqué oh, Je pense le... avec le maillot dans l'échappée. Je pense à quelque chose de spécial pour euh, quand tu es un leader spécialement dans le Tour de France, tu prends un échappé pour défense euh, votre maillot. Et oui, là, dans l'Aspin, avec le maillot, dans l'échappé, euh, pas tout pour la victoire, c'est quelque chose spécial. Interview signée Jérôme Elgers, le Tour 2017, eh bien, on le regarde déjà, il s'élancera d'Allemagne, de Düsseldorf, avec peut-être ensuite donc un passage en Belgique. Les rumeurs ont déjà commencé à circuler, on évoque quelques côtes ardennaises au programme de la première semaine. Des rumeurs déjà, alors que le parcours du Tour ne sera dévoilé qu'à l'automne. Autour de Wallonie, la troisième étape aujourd'hui, elle emmène les coureurs de Braine-l'Alleud à Vielsalm, un parcours de 200 km. Le belge Boris Vallée s'est imposé hier. Tom Bonnen est toujours en tête du général. Dernier jour ce lundi à la foire agricole de Libramont. Et si vous vous y rendez, vous pourrez notamment admirer les célèbres chevaux de trait. C'est le symbole de cette foire agricole de Libramont. Plusieurs concours sont organisés pour les mettre à l'honneur. Nicolas Lefebvre a suivi hier le concours d'allure et de beauté. À la foire de Libramont, peut-on trouver plus emblématique que le cheval de trait ardennais? Autour du ring des concours, il parvient à captiver de nombreux visiteurs. C'est le plus beau rassemblement qu'il peut y avoir dans notre région. Moi, je suis ardennais. Puis il y a toujours ce côté convivial. Au et en musique, les chevaux défilent entourés de leurs éleveurs. C'est le grand jour pour Hervé qui met fin à une longue préparation. Au moins deux mois parce que c'est toute une nourriture pour l'amener au top. C'est toute la nuit ici à veiller, à préparer. Pour gagner, le cheval doit se rapprocher au plus près du standard de la race en termes de proportion, de beauté et de finesse. Mais ce qui prédomine ici comme le confie Louis, ce n'est pas la compétition mais la passion. C'est le plaisir de faire quelque chose avec les chevaux, parce qu'on a des chevaux qui sont en prairie qui ne font plus rien. On les promouvoit comme ça maintenant. On ne s'en sert plus pour faner, c'est fini. D'ailleurs, le cheval de trait ardennais est-il un cheval pour travailler ou pour concourir Si certains sont attachés à l'histoire de l'animal, d'autres préfèrent lui donner une seconde vie et Ivan juge suppléant. Notre ardennais du type cheval trait est peut-être un ardennais du type de cheval plus léger. Dans les années à venir, la Société Royale du Cheval de Trait ardennais compte les distinguer dans des concours différents. Voilà pour le concours d'allure et de beauté. Aujourd'hui, c'est le concours d'attelage des chevaux de trait à la foire de Libramont. Alors, dis donc, il ne faut pas confondre ça avec la kermesse de Libramont qui a encore lieu aujourd'hui. Ça ravise plutôt pêche au canard ou concours de chevaux de trait ou oh, de chevaux d'attelage ouais, Pêche au canard. Un cadeau chaque fois. Ah, comme ça vous Pascal Michel, à choisir. Euh, et ben, vous savez quoi Je préfère la foire de Libramont parce que je l'ai déjà fait quelques fois. Et je sais que dans les stands, <rire> vous savez, c'est un peu le pays de l'Orval et tout le bazar. Ah, il y a euh, à boire. Il y, y a moyen de s'amuser, ouais. Ah, bah tiens, ça m'étonne pas. Émilie ah, de ouais. Kegel. Ah, non. En foire de Libramont. En plus, il y a une petite dame, je ne sais pas si elle est encore maintenant, mais qui fait du pâté de truite. Oh là là, ça doit être bon. Ouais, ouais, ouais, ouais je confirme. Christophe Grandjean, pêche au canard ou Moi, on je d'allure des aux, chevaux La pêche aux chevaux de trait, c'est pas... <rire> C'est un grand malade. En tout cas, une émission spéciale tous les jours sur la Une. Encore une dernière aujourd'hui à 12h25 avec la clé des champs à ne pas manquer tout à l'heure. Il est 8h15.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 Eh bien la pêche aux embouteillages qui sont vraiment peu nombreux <rire> aujourd'hui entre Courtrai et Lille une quinzaine de minutes supplémentaires avant d'arriver en France ça ralentit sur le ring suite à une zone de travaux zone de travaux donc à hauteur d'Anderlecht c'est en circulation intérieure que vous perdez le plus de temps entre Hitre et Grand Bigard c'est 11 minutes supplémentaires à ajouter prenons la direction de l'échangeur de McEllen ce matin ou sur le 19 là aussi il y a une zone de travaux c'est assez compliqué de rejoindre Anvers depuis euh, l'échangeur de McEllen depuis Bruxelles donc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 Découvrir chez Constant warem la toute nouvelle Abarth 595. La performance est à portée de main. Admirez ses nouvelles lignes musclées et son moteur gonflé. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Dès 11h, vivacité aura un air de vacances. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres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 8h, 9h, le 8-9. Nous sommes lundi le 25 juillet, le 8-9 de l'été, avec toute la petite bande. Et ça fait plaisir de vous retrouver, les amis. Ça va bien, Christophe Grandjean Tout va bien. On la a frère. passé un bon week-end. Ouais, ouais. Merveilleux. On n'a pas <rire> la voix qui part, vous Ça va J'avais <rire> vendredi, donc je me suis soigné ce <rire> week-end. <rire> Il fait froid dans ce studio. Si les chefs nous écoutent, s'il vous plaît, mettez la clim. Sinon, demain, on vient avec la doudoune. Comme Émilie, ah qui oui, a non. une belle veste en cuir très classe. Ah oui, non, non, mais on ne peut pas enlever ici. <rire> en même temps, ça nous, ça nous tient à éveiller. Émilie, on parlera tout à l'heure des incontournables de l'été à ne pas oublier, justement. Bah, oui, parce que, genre, vous savez, le petit que utilise pour se brosser c'est la dent une brosse à euh, dents une brosse à dents la dent la dent elle a plus qu'une <rire> on l'utilise jusqu'au bout et donc on a tendance sauf si on en a une spéciale de voyage à l'oublier et donc c'est un petit peu gênant ça fait des petits frais en plus sur place donc si oh, on peut ouais. les éviter euh, on va le faire truc et que astuce ça passe avec bien. vous tout ouais. à l'heure alors Pascal Michel on parlera cinéma et Tour de France ouais on parlera du monsieur qui fait from from from comme ça <rire> sur son vélo et on parlera de l'autre d'une chanteuse qui fait rom pop pam rom pop pop oh ça ouais. sent le people et avec et Pascal Michel je ferai ma chronique tout leur tour en bruitage. En c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Pascal-Michel, ça nous arrange tout ça. Et Sarah ravisse. vous nous emmenez à Wavre aujourd'hui. Oui, pour Walibi. -E Alors, je vous ai décoté des bons plans fraîcheurs, finalement, parce qu'il va faire quand même encore chaud, hein, je pense. Là, j'ai froid, mais... <rire> oui, là, on ne se rend pas compte qu'il fait chaud dehors, mais parce que Walibi, -E c'est un bon plan. Donc, y a à mm -hmm. Walibi, -E évidemment, le parc aquatique, si on veut un petit peu se rafraîchir, mais il y a des attractions aussi aquatiques comme la rivière sauvage, Raja River, le grand classique. Puis, bien sûr, il y, y a la nouveauté, hein, le pulsar, depuis. Le mois de juin. Donc attraction à sensation qui mêle chute libre, vitesse et eau, tout ce que mm -hmm. tout ce que Un les problème. aventuriers aiment. En y tout cas, <rire> oui, c'est la bonne question. Mais alors pour vous décrire, parce que j'espère que vous allez comprendre pour ceux qui n'ont y pas encore vu, c'est une espèce de courbe mm -hmm. comme ça, avec le rail qui va dessus. Donc on s'enfonce. Et d'abord quand on est en haut de la courbe, on fait une chute libre et puis ça va super vite à 100 km/h. Wow. Et alors au milieu il y a de l'eau et ça fait une grosse plage. Donc on est bien rafraîchi, il y a de l'air et tout ça, il y a pas de souci. <rire> euh, Autre, portes, chaleurs, <rire> <plus Uber. rire> Autre attraction pour avoir de l'air évidemment c'est la Dalton euh, Tower, hein, euh, 77 mètres de haut qu'on descend à 77 km/h. Et puis ce que je trouve bien il y a des attractions pour les tout petits même dès deux ans parce que quand on est avec des petits parfois tous oui. les parcs d'attractions n'ont pas des attractions pour les vrai. tout petits là c'est le cas je trouve ça chouette. Il y a quoi euh, Pour les familles ben, notamment il y a le film 4D Tempo Attack ou alors il y a le challenge de Tout en camion. Oh, qu'est-ce que c'est en fait euh, Ça c'est on est dans, dans le tombeau Tout en camon on est dans des petits, ces petites voitures sur rail et on a des pistolets 4D et alors au fil du parcours, il y a des momies, des monstres qui arrivent et il faut tirer bien dedans. bien les petits-enfants de 2 ans. C'est pour... oui, <rire> plus... plus familial. Mais j'ai fait un truc dans le genre, oui, c'est bien amusé. Il avait un peu peur, mais on a rigolé aussi. Enfin bref. Il elle... a déjà arrêté... est drôle, en fait. Drôle, oui, son elle sait vendre ses attractions. Elle il vient d'arrêter de ça. pleurer. Oui. Ça ouais, fait 6 oui. mois et il a arrêté de pleurer maintenant. Et il fait ses non. nuits, enfin. Non, non. <rire> non et voilà. et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit à la fin qui a gagné parce que les points sont mmh. comptabilisés donc voilà combien ça coûte euh, finalement Walibi c'est 37,50 euros par adulte maintenant il y a des tickets famille ou des promos internet c'est toujours mieux de réserver à l'avance sur internet pour les femmes enceintes 18,75 euros il y a des réductions pas on... parce qu'on peut bien presque bien rien bien faire bien bien bien voilà. bien. et alors sur place évidemment rester au café Super. on peut vraiment passer toute la journée et bien ça fait plaisir de retrouver toutes ces infos aussi sur un site internet 365.be. et si on a un peu ricra et qu'on ne veut pas acheter son entrée il y a des tickets à remporter voilà chez Marc Vernon hein, dans Vivre Ici entre 15 et 17h. Voilà, l'émission radio proche de vous pour l'actu et les découvertes tout près de chez vous dès 15h sur Vivacité. Il est 8h21, vous savez, Jérôme de Warzé nous manque, n'est pas avec nous le matin, l'été, il prend des petites vacances et il fait bien. En tout cas, on repasse les meilleurs moments du cactus. Et là, c'était le 2 février passé, Josiane Croustillon, venait nous parler des taxes sur les carrés à Saint-Jos. Regardez et écoutez dans la voiture. Jérôme, nous sommes à Saint-Josse. Le nouveau règlement qui encadre la prostitution dans les vitrines fait polémique, et des travailleuses du sexe ont donc décidé d'introduire un nouveau recours au Conseil d'État pour annuler ce règlement. Mais parfaitement, Benjamin. Et comme chaque année, quasi une fois l'an, elle nous fait le bonheur d'une visite, ah. chers amis. Ah. Accueillons avec <rire> les honneurs du à son rang notre Josiane Croustillon, bien sûr, ah. la plus ancienne péripatéticienne du quartier des Marolles à Bruxelles. Euh, bonjour la compagnie, ouais. Josiane Croustillon. Oui, oui. Croustillon parce que je suis toujours un peu ferme et sucré à l'extérieur, mais que la pâte à l'intérieur t'es un peu ah, mou voilà longtemps ah, que tu m'as plus invité dans le poste crôle cop oui bon il euh, n'y a pas longtemps que tu es venu me voir hein, mais ça c'est pour les oui, oui écoutez, écoutez ma famille écoute hein, donc euh... ah, oui, oui, oui oui oui donc pour monsieur maréchal je ne peux rien dire non plus bah, hein, non non, hein. non parce qu'il du... qu ne faut pas croire qu'il disparaît comme ça pendant des semaines et que personne ne sait où il est ah, ouais. moi je savais où il était ah, ouais. et, et ma cousine Janine Scampi surtout ah, oui. elle le sait aussi où est-ce qu'il laissait traîner ses grands ribauds <rire> ah, vous, ah bah merci bien. Vous merci. Merci. Bah, oui, sera fait. Oui, bah, merci. Vrai, quoi. Tout, le monde, tout le monde a le droit de se ressourcer un petit peu. Hein. Et quel meilleur endroit que chez nous. On se bazouf. Derrière la <guerre> du Nord, <rire> une petite, petite rue. On va la parler de, de ce recours au Conseil d'État que vous avez introduit. Donc, oui, avec, euh, oui avec, avec plaisir. Pour une fois que c'est moi qui ai introduit quelque chose. Oui, écoutez, madame, écoutez, il est 8h20. De, de chastes oreilles peuvent nous écouter, donc s'il vous plaît. Le recours au Conseil d'État. Rappelons qu'à Saint-Joss, Emir Kir veut fermer les carrés la nuit. Ouais. Après 23 heures, ça sert encore d'acheter du néant, tiens. <rire> <rire> Ainsi que le dimanche. Au dimanche, dit. T Imagine, on pourrait même plus recevoir ceux qui sortent d'aller à la messe, là. Ah Et ben... c'est pas les derniers à se presser pour la carambol euh, dans les cagouins, ça. Je peux te le jurer sur la Bible. Hein. Alors, je veux rien dévoiler non plus. Hein. Oh là là. Oui. Je veux rien dévoiler, mais le curé de la paroisse, ah. il faut pas attendre une heure la fin de l'office pour qu'il vienne se capailler à faire la bête à bon Dieu ici au ah, cap ça, ça oh, dévoile. Oui. Mais merci pour ces précisions. Et ce n'est pas tout. En plus des horaires rabotés, la commune veut tripler les taxes. Oui, oui, mais enfin. Et pourquoi pas qu'on devrait donner un rien non plus. Les autres pays, il veut faire passer la taxe de 950 à 3000 euros le kire. Mais tu sais ce que c'est que de tripler les cadences Ah ben oui, oui, oui. Euh, J'ai quand même mon âge. Hein. Bon, on peut parfois s'arranger avec les collègues. Hein. Par exemple, le mardi, oui. je récupère le 16, 18 d'Augustine Carico. Ah oui. euh, <rire> elle a aussi son âge. Ah J'imagine. Oui. Et elle a commencé six ans avant moi. Elle Oula. faisait déjà réclame sur le froti qu'il qui y avait même pas encore les boules de l'atomium. Oh ben dis donc. Sans oublier le certificat de conformité indispensable. Oui, mais ça, moi, moi, j'ai jamais été contre ce certificat. Il y en a des beaux tu devrais les voir. Elles sont plus patatines que saucisses. Quand tu peux plus, tu peux plus. faut savoir s'arrêter. Ça, c'est du but. Et alors, d'une vulgarité, tu peux avoir un langage fleuri, mais il ne faut pas brobeler des carabistouilles. D'autres que moi. J'ai de plus en plus dur à l'avoir. Évidemment, le, le certificat de confirmité. Bah, là, ouais. <rire> ça va. Là, là, je sors du contrôle. J'ai une carte verte valable. <rire> <rire> je suis réparti pour 5 ans. Ah bon, bon. <rire> mais les remarques, il y, y en a de plus en plus. Je ne suis pas sûr qu'il faut les, les énoncer. Écoute ça, écoute ouais, non, ça. Mais... À surveiller. Oui. Rouille, <rire> problème d'échappement, oh joint défectueux. <rire> Qu'est-ce qu'ils croivent que je m'entretiens pas <rire> Et alors ça ici, ça j'ai pas bien compris. Attache remorque en déséquilibre sur les cieux. Oui oui oui <rire> euh, J'espère qu'au garage ils vont pouvoir faire quelque chose, hein, Mais la dernière fois pour la vidange j'ai failli tomber du pont avec mes quatre pattes Crumes qui vla Bon, alors le Conseil d'État parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et L'autre là, Charles Ier, le patate avec ses lunettes de la foire du midi qui veut qu'on qu on rallonge la pension jusqu'à 67 ans. Ben oui. Moi, je suis indépendante. Hein. Heureusement. Heureusement, j'aurais dû la prendre en 88, la pension. T'imagines, avec ses déclarations du plein emploi, là. Zob, zob, zob. Non, non, c'est pas ça, non, non. Est... Non, non, oui. non, non, non, non, non, non, non, non Les temps non. sont durs. Il euh, y a des jours où j'en vois pas la queue d'elle. Non, non, non, je... non. Les politiques, ils y connaissent rien. La dernière fois, Joël Miquel a fait une descente avec des journalistes ici. Elle a dit que le macro, c'était un poisson. Oh, en <rire> Bon, donc, vous voulez donc au Conseil d'État afin de contrer les mesures, alors. Oui, oui, mais ça, c'est gagné d'avance. Ah bon. Je connais tous les juges. Tu penses. Ça défile au paquet. À danser tous les après-midi, et c'est pas la crise brouette tonkinoise oui. artichaut bolivien <rire> space mountain oui, ça y va, oui. hein. On, on peut rien faire contre ça hein. il n'a aucune chance à l'onuzule de qui moi, moi je le dis hein. si jamais ça passe, je dénoncerai ça hein, okay. parce que ça serait vraiment un génocide péripathéticien <rire> connaissant le plus 4 le plus acte. oui Euh, il n'est pas prêt de le reconnaître hein, Eh bien merci bon bah, alors on termine alors merci beaucoup euh, Josiane Croussillon ouais, à très bientôt à bientôt vous m'expliquerez quand même le Space Mountain parce que <rire> je suis un peu curieux de ça euh, euh, ça monte et ça descend <rire> bien rigoler encore une fois. Merci beaucoup à Jérôme de Barzé, à Cody qui était là dans ce cactus qu'on retrouvera bien évidemment à la rentrée sur la 2 pour le Grand Cactus. En attendant, toutes les vidéos du cactus sont à voir sur rtbf.be slash Ovio. Dans quelques instants, les infos Christophe Grandjean, Émilie de Kegel, les incontournables à ne pas oublier en vacances. On parlait de la brosse à dents notamment, mais notamment, pas, que. pas que. Petite culotte au programme sans doute. Bah, vous lavez <rire> sur vous, donc euh, ça <rire> va. On, on la, la retenait. qu'une. bon. Ça bon. ouais, voilà, ravi <rire> Vous connaissez notre invité, ce sera Philippe Gueluc. Bien sûr. Ah ben voilà, bah oui. Et Pascal Michel, pour les people, c'est juste après ceci. Bon réveil, bon matin, merci de nous suivre. Viva. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel...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 Top It, astuce congélation du jour. Nous, nous sommes les 5 congélations congélation de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topit, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Top It. Vous nous rappelez, Christophe Grandjean, l'actualité est de ce lundi 25 juillet. Un nouvel attentat hier soir en Allemagne. Un jeune homme a fait exploser une bombe devant un restaurant. Il y a 12 blessés, dont 3 graves. L'auteur voulait frapper un festival de musique, mais il n'avait pas de ticket et a été refoulé. L'homme est mort dans l'explosion de sa bombe. On ignore pour le moment ses motivations. En Belgique, les podologues devront avoir un agrément désormais pour exercer leur profession. Pour les patients, cela pourrait signifier un meilleur remboursement des soins. Une partie de la délégation belge s'envole pour les Jeux olympiques. Ce matin, des nageurs et des hockeyeurs. Il reste une dizaine de jours avant les JO, mais il n'est jamais trop tôt pour s'acclimater. Côté météo, après un week-end en demi-teinte. Aujourd'hui, sur le nord et sur le centre, des nuages. Un petit peu de bruine ce matin, mais vous inquiétez pas, les quantités seront faibles. Cet après-midi, des éclaircies plus marquées sur l'ouest. Des nuages sur l'est et sur le sud, averses possibles. Localement, peut-être un coup de tonnerre. Maxima de 21 à 25 degrés. Il est 8h30 you <laughs> Bonjour à tous, Françoise Dubois au micro, c'est la Saint-Nicolas avant l'heure pour les TEC Liège-Verviers. 67 nouveaux bus seront bientôt dans les dépôts. Oui, mais il faudra patienter jusqu'à fin 2017 pour les voir circuler. Ces bus seront particuliers, ce sont des bus hybrides, plus respectueux donc de l'environnement. Ils remplaceront des véhicules qui ont près de 16 ans de fonctionnement et qui sont donc amortis. Au départ, les TEC Liège-Verviers ne devaient pas en recevoir, puisque certains véhicules devaient être remplacés par le tram. Mais voilà, je ne vous fais pas indécis. Le tram, ce n'est pas pour tout de suite. Il y avait donc urgence à remplacer le matériel vieillissant. Du matériel dont les pièces et la maintenance coûtent de plus en plus cher. C'est le ministre des Transports, Carlo Di Antonio qui annonce cet achat. La Société Wallonne des Transports fera ainsi l'acquisition d'un total de 187 bus hybrides. Merci Anne Poncelet. Les livres moins chers et au même prix partout, que ce soit en librairie ou en grande surface, ce sera bientôt le cas. La ministre de la Culture de la Fédération Wallonie Boy Alda Grioli va déposer un projet de décret pour imposer un prix unique. Une initiative qui ravit les libraires, comme a pu le constater Marie Bourguignon à la librairie Pax, c'est à Liège. La librairie Pax, située juste à côté de l'université Place du 20 août, est une véritable institution culturelle de la cité ardente. Catherine Victor y travaille depuis 18 ans. Elle a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Nous, on ne peut que s'en réjouir. La librairie, depuis de nombreuses années, a mené plusieurs actions pour arriver à ce prix unique du livre en Belgique. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle aussi pour les lecteurs. Je suis très heureuse de pouvoir un jour bénéficier de cette réduction-là, parce que je pense que les librairies ont beaucoup plus de difficultés à maintenir une concurrence et pourtant, elles offrent un service qu'on ne retrouve pas dans les grandes surfaces. C'est la culture, donc la culture doit avoir un traitement un peu à part, elle ne doit pas être un, voilà, un produit commercial comme, comme un autre, un produit de consommation comme un autre. Le prix unique, s'il est instauré, protégera le prix du livre. Pendant deux ans, tout qui vendra un livre sera obligé de le vendre au prix fixé par l'éditeur. Les libraires pourront donc clairement se démarquer par leurs services et leurs conseils. Je pense que les clients qui se déplacent, qui font l'effort de venir maintenant au magasin alors que la concurrence Internet devient de plus en plus importante, ils attendent quelque chose de plus de leur libraire que juste un étalage de best sellers Une interview de Marie Bourguignon. Et si le texte concernant le prix unique est approuvé au Parlement, cela marquera aussi la fin du mécanisme dit de la tabelle. Autrement dit, ce mécanisme selon lequel les livres français sont vendus 10 à 15% plus cher chez nous. 180 000 spectateurs en 5 jours de concert, c'est le bilan chiffré des 23e francophilie de Spa qui se sont achevés samedi dans la folie du concert de Puggy. 10 000 spectateurs en plus, mais un jour aussi de concert en plus. C'est une frilosité en ce qui concerne le nombre de badauds dans le centre-ville et là, c'est clairement une conséquence du climat après attentat de Nice. Jean-Michel Seve s'envole ce matin pour Rio. Le pongiste se rend aux Jeux Olympiques. C'est pour lui une première participation comme membre du Comité Olympique belge. Jean-Michel Seve a participé aux JO à sept reprises, mais comme athlète, le Liégeois va donc vivre les Jeux d'une toute autre façon. D'autant qu'il brigue un mandat au sein du Comité Olympique International, au sein de la commission des athlètes. Est-il confiant pour cette élection Robin Cornet lui a posé la question. Confiance est extrêmement difficile. C'est les 10 500 athlètes qui sont sur place qui vote, ils peuvent voter pour quatre candidats, un maximum par discipline voilà, quand on a une délégation de 109 athlètes c'est bien, mais quand on a un candidat de l'Allemagne qui a 400 athlètes, c'est compliqué on ne part pas déjà égalité, le tennis de table c'est 150 athlètes qui participent l'athlétisme et la natation c'est 2000 c'est une élection où tout le monde ne part pas à la même ligne de départ, donc c'est compliqué mais bon voilà, j'ai un bon, euh, une bonne relation maintenant avec les officiels euh, parce que voilà, je navigue déjà dans ces instances-là au niveau européen depuis 4 ans, mais en même temps c'est les athlètes du village qui vote, donc c'est deux niveaux d'élection différentes, on verra bien. Jean-Michel donc qui s'envole pour Rio aujourd'hui. L'abbaye du Val-Dieu fête ses 800 ans cette année avec le week-end prochain un grand son et lumière. Et si vous vous intéressez à l'histoire du site, elle passe inévitablement par son moulin. Une histoire relatée dans un livre qui vient de sortir. Un livre abondamment illustré sur ce moulin dont la roue tourne d'ailleurs toujours grâce aux eaux de la belle. Philippe Van Latem est un des auteurs du livre. On s'est rendu compte qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été faits sur le site de Val-Dieu, et principalement sur l'abbaye, mais il n'y avait jamais rien d'écrit sur le moulin. Or, le moulin était partie intégrante de l'abbaye, puisque c'est une abbaye cistercienne, donc il y a toujours eu un moulin à Val-Dieu, depuis 1216. Il n'y a plus aucune trace du moulin des origines, il y a 800 ans, lorsque l'abbaye a été créée. Non, malheureusement, il n'y a plus aucune trace. Ici, on est remonté jusqu'au XVIe siècle, en ayant quelques traces. Le bâtiment actuel, ici, date de 1731. Il a continué à tourner jusqu'au milieu du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, alors, des nouvelles installations contemporaines et modernes ont été faites ici, dans l'ancienne ferme. Le moulin du Val-Dieu, aujourd'hui, en deux mots, que peut-on y trouver Alors, le moulin du Val-Dieu, aujourd'hui, on a diversifié un petit peu les activités. Donc, la monnerie existe toujours. Donc, on produit toujours des aliments des aliments composés pour les animaux. Il y a également un restaurant. Il y a une réserve naturelle qui reprend l'étang qui était la réserve d'eau de la roue. C'est Natagora qui gère cette réserve. Et on a également une société d'élevage de volailles de qualité Une interview de Philippe Colette. excellent lundi à tous. Et à 8h36, est-ce qu'il faut partir plus tôt ce matin, Stéphane Péboeuf Pour rejoindre Lille via le 17, oui Julie, 15 minutes supplémentaires sur le 17 qui relie Courtrai à Paradise et à Lille, forcément, 15 minutes, 5 km de ralentissement. On observe des ralentissements aux portes de Bruxelles, c'est le cas notamment au Carrefour Léonard, donc si vous empruntez l'autoroute 411 qui vient de Namur, eh bien il faut ajouter quelques minutes supplémentaires à votre temps de parcours, une dizaine de minutes pour rejoindre le Carrefour Léonard. Un accident s'est produit à Bautersem dans le sens Bruxelles vers Liège, mais les temps de parcours ne sont pas impactés par cet accident qui se situe en voie de gauche. Soyez prudence si vous quittez Bruxelles pour rejoindre la cité ardente. Une zone de travaux vous ralentit sur le 19 entre Macaulay et Anvers. Une demi-heure supplémentaire pour rejoindre Anvers et 23 minutes pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers. Et puis le chantier d'Anderlecht ralentit les automobilistes sur le ring de la capitale, principalement en circulation intérieure. Il faudra ajouter 15 minutes supplémentaires si vous comptez emprunter le tronçon Ytre Grand Bigard. Un problème sur la route Prévenez le Call Center RTBF Mobile Info 0800 48 400.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 Mais que s'est-il passé aujourd'hui Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon, bon. là-bas, sur les réseaux On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément On en rit position. ou on en pleure On entend à la fois Facebook, Instagram ou on en pleure de ah, rire Un footballeur ça simule encore plus qu'une femme. Hein. À 17h, on fait une pause Pour bien comprendre l'actu Et parler de votre ah, actu Moi forcément je le sais puisque j'ai cherché la réponse Le 5 à 7 de vivacité Du lundi au vendredi De 17h à 19h avec Cyril Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Le 8-9. Vivacité. Soyez les bienvenus si vous débarquez. Il est 8h36. C'est le 8-9 de l'été avec une petite bande en pleine forme ce matin. Oui ça va on dirait que je suis dans une cour de récré. Vous voulez qu'on joue oui, madame, madame, on est en forme. Madame, elle m'a tiré les cheveux. Avec vous le avez coup de, pas cheveux de cheveux qui, cheveux, qui vous reste, mais ça peut m'en arriver. c'est pour ça qu'il en a plus. Émilie de Kegel, on vous retrouve tantôt pour les incontournables de l'été. Oui, et on va faire la petite checklist de toutes les choses à ne pas oublier quand on part en vacances. Très important ouais. parce qu'il y en a qui vont encore prendre les vacances au mois d'août, notamment Pascal Michel. People. Froum, pom. D'accord. En gros, si je traduis, c'est Tour de France et Rihanna. Voilà, on voilà, en saura plus tout à l'heure. Ouais. Saravis, vous connaissez bien le papa du chat Ben c'est Gueluc Mais oui, oui. c'est Philippe Gueluc, il sera notre ah. invité tout à l'heure. Ah. Il oui, a l'a fait en mais c'est Gueluc <rire> Il était venu parler du tome 20, Le chat fait des petits, c'est-à-dire que ce sont trois albums dans un très beau coffret. On vous en parle tout à l'heure, mais en attendant, la grande boucle. Tour de France 2016 Et pour la toute dernière, c'est avec Samuel Grulois, évidemment que ça se passe. Bonjour Samuel, pas trop nostalgique, tout va bien de votre côté Écoutez, ça va, c'est toujours un petit peu bizarre, mais en même temps, partir sur le Tour de France, c'est un vrai bonheur, mais rentrer à la maison est un bonheur encore plus intense, croyez-moi. Ah. Donc c'est avec plaisir que je rentre à la maison. Vous, il y a votre femme qui écoute. Dites, ça y est, c'est fait, Christopher Froome rejoint, euh, rejoint dans l'histoire Thaïs, Thaïs Bobet, le mont triple vainqueur du Tour de France Oui, il reste à longueur respectable. Hein. Froome, des quatre quintuples lauréats, Anctil, Merckx, Inno et Induren, mais à 31 ans. Et après ce qu'il nous a montré cet été, eh bien, il est tout à fait capable de les rejoindre dans un futur proche. Hier, quelques secondes après le vainqueur de l'étape allemande, André Greipol, qui a dominé le sprint devant Sagan et Christophe, Froome a franchi la ligne d'arrivée des champs élysées entouré de ses huit équipiers. Vous avez peut-être vu l'image, rappelant ainsi à mmh. tout le monde, qu'il ne l'a pas gagné tout seul, cette grande boucle avec l'aide d'une équipe exceptionnelle, la Sky, qui a contrôlé la course dès que le maillot jaune s'est retrouvé sur les épaules du Britannique à l'issue de la huitième étape. Alors, on peut ergoté pendant des heures, on peut se plaindre du manque de spectacle lié sans doute à cette suprématie collective mais Froome n'a finalement rien à, à se reprocher, il a fait son job en attaquant, en allant chercher lui-même le maillot jaune, sans pour autant écraser la concurrence comme il l'avait fait en 2013 et en 2015 et il a même fait preuve de panache en prenant des risques dans la descente de Père Sourde ou encore dans la bordure de, de Montpellier, c'est finalement la concurrence qui a fait défaut. une concurrence qui n'avait pas le niveau, à commencer par qui transparent, invisible et qui a tout intérêt à se remettre en question s'il veut un jour monter sur la plus haute marche du podium. Il termine troisième du classement le Colombien et je pense que ça n'est même pas mérité quant aux gamins parce que ce sont des gamins Bardet <rire> deuxième, Yates quatrième. Il manque encore de coffre et d'expérience face au trentenaire Froome qui a également rapidement perdu un adversaire de taille suite à l'abandon de Comtador. Voici donc les maillots du jour, les maillots du Tour, l'intouchable Froome en jaune, Sagan, la mégastar en, en vert, l'inattendu Yets en blanc et l'offensif Maïka avec les petits pois rouges. Dites Samuel, vous avez donc commenté pendant trois semaines ce Tour de France. Y a-t-il une image ou l'autre qui vous revient en priorité par rapport à cette année ben, Il y a évidemment... Euh cette vision totalement surréaliste et inédite d'un maillot jaune en train de courir à pied sur les pentes du Mont Ventoux. Pour moi, cette image-là est entrée dans, dans la grande histoire du Tour. Et puis, euh, la chute de Froome, vendredi, vers Saint-Gervais m'a aussi marqué car un maillot jaune qui tombe, c'est toujours un moment spécial. C'est le temps qui s'arrête. Mm -hmm. On se demande euh, quelles sont les, les conséquences. Est-il blessé Va-t-il perdre du temps Cet événement a rappelé à tous les coureurs qu'une course n'est jamais gagnée avant d'avoir franchi la ligne. Et puis, je retiendrai aussi les bras levés des Belges Van Avermatt au Lioran et de Gent au Chalet-Rénard. Je retiendrai l'émotion de tous les acteurs du Tour au lendemain de l'attentat de Nice. Et puis enfin, je retiendrai le travail extraordinaire réalisé sur place par les équipes journalistiques et techniques de la RTBF en radio, en télé, sur Internet. Merci à tous pour le boulot. On dit que le, le collectif des Sky a, a impressionné. Eh bien, Je pense que le collectif de la RTBF en général et de la vivacité de toute notre équipe sur place a aussi impressionné. Les, les autres médias, peut-être. Le maillot jaune, il est pour nous. Oh, c'est beau ce que vous dites. Pas mal de jeux de mots sur la vivacité, évidemment, des équipes. Merci à vous, Samuel Grulois. Prenez des petites vacances, peut-être, pour un petit peu vous remettre de toutes ces émotions. Et à très bientôt, de toute façon, sur Vivacité et sur La Une, en TV, pour le sport. Il est 8h43, c'est le 8 9 de l'été. On vous rediffuse les meilleurs moments de l'année. Dans quelques instants, c'est Philippe Gueluc qu'on retrouvera. Les soldes XXL, la qualité et le service Greffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Greffel. Les meilleurs prix, service compris. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostend à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profitez des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be Avec Deleuze et AG Insurance.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 Ewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww yeah. Il n'arrête pas de faire des rom pop pop des frum frum frum, C'est Pascal Michel. Rom popom, rom popom. Un <rire> petit peu fatigué, ah, hein, rom popom, rom popom. Alors, tout ça pour rom vous dire que tout à l'heure, dans Les people il y aura du Rihanna et du Tour de France. Ça va, on peut y aller y y maintenant rom non. Mais c'était le vilain gamin à l'école, celui-là, le sale ah, qui nous lâchait pas, apparemment, c'est vrai Bravo. Vous voyez la porte Non, madame Au coin, Pascal. Dites rester avec nous, évidemment, les meilleurs moments du 8-9. C'est avec Philippe Gelu qu'il était passé nous voir. C'était le 1er décembre dernier pour le tome 20 du chat. Le chat fait des petits. Un coffret, trois albums avec dedans les dessins du chat, le scrabble du dimanche et Préchi Préchat. Alors vous venez avec le chat, non pas annuel, mais le chat qui fait des petits. Alors dedans on l'ouvre directement parce qu'il y a Quand on ouvre, il y a la possibilité de trouver oh trois albums. Là, il est... la, la, la, <rire> oh, les lui a fait Il y a l'album du chat normal avec les dessins du chat. Il y a un, un petit album tout mini qui s'appelle Préchi Précha, Et alors on se dit un mot sur le troisième qui s'appelle le Scrabble du dimanche. L'idée est géniale. Donc c'est votre femme qui trouve on tous trouve les moyens possibles et imaginables pour vous menacer pour jouer au Scrabble. Vous avez dessiné vraiment votre vraie épouse Oui. Elle se, elle se reconnaît. Les gens la reconnaissent dans la rue maintenant. Les gens lui demandent des autographes. Les, les gens ne me regardent plus. Elle, elle est devenue une star de la BD. Alors, elle est plus jolie en vrai que, que comme je la dessine. Elle a. Je lui fais un nez. Les gens lui disent mais vous avez pas un aussi grand nez que vous ce que vous dessinez dans le livre. un nez pointu. Un peu, pas. là, un nez un peu. Pointu. Et les cheveux de Mireille Mathieu. Un peu. Mais, et en vrai, mais elle, elle chante elle mieux que ça. Elle chante moins fort. <rire> oh, non, et donc elle, elle a l'air méchante, votre femme, parce qu'au début ça commence par un char. Elle est dans un char et elle vous dit alors, t'es sûr que t'as pas envie de faire un petit scrabble Oui, évidemment. elle est dans le char qui vous menace. Quand mon petit fils a vu ce livre, il a dit mais pourquoi mamie elle te menace avec un canon, avec un fusil, avec un truc pourquoi elle te frappe, etc. Mais en fait c'est pour m'obliger à jouer au scrabble. Et, Moi, en, je... et en vrai elle le fait. Elle vous oui, demande, vraiment et Oui, vous, vous, ah, parce que vous n'avez pas vu ça comme un, un grand cri de désespoir. C'est une part de ma vie privée. Mais je me livre vraiment. Comme vous étiez à Paris, un peu devenu star, un peu médiatique, je vous imaginais plus dans des cocktails avec des soirées à escorte que dans des après-midi Scrabble. Eh bien, monsieur, c'est tout, tout le contraire. Je ne vis pas à Paris, mais à Bruxelles. Pauvre. Et donc, à XL, tous les samedis et tous les dimanches, après le café du matin, tac, le Scrabble. Pauvre, mais on vous amène une tarte le dimanche et vous mangez la tarte à la maison. Ne parlez pas comme ça de ma femme, s'il vous plaît. <rire> Pardon. Pourquoi vous l'avez fait, celui-là Mais pourquoi vous l'avez fait en croquis Donc c'est vraiment du, du crayonné assez... Euh, oui, un peu. c'est pour montrer que je peux dessiner comme un cochon, comme Kroll, quand je veux. Et que je ne, je ne fais pas que du dessin ligne claire, bien, bien propre. Alors attention les gars, il faut faire attention avec Philippe Gelug, parce que vous connaissez cette polémique. Donc il est invité en France de l'émission, c'est à vous. Et à un moment, alors que les gens sont là détendus, il dit « mais vous m'avez traité comme un moins que rien, J'ai même pas parlé, je suis venu pour rien ». Ce que, ce que vous faites ici donc maintenant. non, vous non ça. pas du tout, du tout. Ici, je suis reçu je fâché Comme en si octobre était... je oh, attendez fâché quand vous vous m'avez jamais vu fâché non il se fait que j'étais invité principal de l'émission et que le jour même ils ont ajouté un autre invité Laurent Boyer oui. qui a tendance à un peu s'étendre ah il parle beaucoup ouais. et donc j'ai assisté pendant une heure à trois interviews de Laurent Boyer et quand euh, Anne-Sophie Lapix a annoncé que c'était la fin de l'émission j'ai dit mais attendez attendez <rire> vous avez même pas parlé de mon livre mon livre était d'ailleurs resté sur une autre table et elle a dit oh oui enfin... déjà voilà. et donc je m'en suis un petit peu plaint ce qui n'est pas une habitude à la télévision française. On fait des grands sures et puis après, oui. on se fait oui. la gueule oui. quand le générique est passé. Oui. Moi, je l'ai dit très gentiment et très brièvement pendant le plateau et ça a étonné beaucoup de monde. En même temps, c'est oh. une polémique que, -que Vous hein. connaissez les médias, ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Alors, voyons si vous êtes en danger. donc Dans les dessins du chat, il y a évidemment quelques références qui vont nous rapprocher de l'actualité, comme cette fiche de cuisine talibane. Alors, la, la fiche de cuisine s'appelle aujourd'hui le sauté de veau et tu vois de la dynamite sur le veau parce qu'il est prêt à sauter. Oui Bien sûr, c'est le sauté de veau aux légumes. Donc, vous mettez une <rire> vous ceinture de dynamite autour du veau, vous mettez des carottes, des céleri, des oignons, ça, c'est selon le goût. Et puis, vous mettez le feu. Il ne faut pas mettre trop de dynamite non plus pour que Ce Donc, soit... ça cuise. Voilà. Oui. Si vous préférez qu'il soit cuit modérément, il faut, faut <rire> juste euh, euh, voilà, mesurer la dose. Quoi. Alors, il y a le truc où tu vois deux talibans qui sont dans l'île ligue des ceintures de dynamite. Il y en a un qui dit on met le réveil à quelle heure Sous-entendu, ça va sauter à quelle heure Vous osez encore dessiner des trucs pareils Mais je les avais fait avant. <rire> <les> <rire> <rire> <rire> mais je les avais fait avant les attentats, mais après Charlie. En fait, je ah. n'ai pas J'ai euh, de de Non. Je... Il y a une chose que je n'ai jamais faite, c'est, par exemple, caricaturer le prophète. Parce que je trouve que ce n'est pas restreint de ma liberté que de ne pas le faire. Mais je ne l'ai jamais fait, même dans les années précédentes. Dans ce livre aussi, je fais d'ailleurs un dessin qui dit euh, si euh, le, le prophète avait eu un frère jumeau, Lui, on aurait pu le représenter sans risquer des emmerdements. Ouais. Mais le prophète lui-même, non. Ça, j'évite. Et sinon, tout ce qui est la religion, les intégristes, les intégrismes... etc. Je continue à y aller, bien sûr. Parce que, euh, je veux dire, nous sommes... Si nous sommes, euh, comment dire, pacifiques et démocrates, euh, nous pouvons rire ensemble des, des extrémismes. Nous pouvons les fustiger, nous devons les critiquer. Il n'y a pas une communauté qui doit, qui doit se braquer contre une autre. Non, on doit tous se mettre ensemble contre les intégrismes. Bon, Idiot, mais il y a des trucs qui me font rire, vous lirez, je vous le donnerai tout à l'heure, mais il y en a un qui est drôle. C'est quand, quand le chat console un nazi. Et alors le chat lui dit Mais je ne parlais pas de leur physique quand je disais que les nazis étaient monstrueux. Tu vois nazi ça <va. rire> ouais. Ouais. Vous faites encore de la scène Parce qu'au mois d'octobre, vous étiez dans une formule un peu conférence, one-man show ouais. sur scène, en parlant de vous, de votre vie. C'est le début du one-man show Non, c'était juste pour accompagner la sortie du livre. C'était pour éviter les dédicaces en librairie. Le croll le fait aussi. Hein. Mais oui, et il y, ben, y, y, y, y y, passe y, toujours <rire> après vous. Oui. C'est quand même terrible. Mais enfin Et Drucker va le faire aussi. en janvier, oui. oui. Non, moi je l'ai fait une dizaine de fois pour accompagner la sortie du livre. Je ne peux plus faire les dédicaces en librairie parce que j'ai une tendinite chronique à la, à la main droite. Et donc euh, voilà, ah, ça. Ah, et vous êtes droitier Oui, pour les dessins et tout oui, ça, ça c'est problème. Ça non, non, mais pour non, les oui. dessins. J ai, j ai fait des, oui, parce que si j'avais une tendine était à la main gauche, je pourrais continuer à non, ouais. Merci ça pour ça votre remarque. Cela Avec dit, plaisir. Cela dit, pour, remer pour, euh, pour, pour remercier pour, euh, pour reposer la main droite, j'ai parfois fait des dédicaces de la main gauche parce ouais. que je ne pouvais plus tenir en crayon à droite. Et là, je faisais un truc qui ressemblait à rien et je me faisais engueuler par les gens qui disaient Mais on ne croira jamais que c'est vous qui l'avez fait. Ouais. Donc, j'ai remplacé ouais. par le truc. Et cela dit, c'est très agréable d'être une heure et demie sur scène devant une, une grande salle comme ça. Je m'inquiète. C'est maladie professionnelle vous êtes sous mutuelle Vous avez Naloc pour ça Oui, enfin, j'ai assur... heureusement une assurance privée, parce la mutuelle oui. me donnerait 60 euros par mois pour ça. Ça, ça fait <rire> un bandage. Il y, a, il y a des artistes qui, à la bouche, arrivent à peindre des, des, des choses formidables. Hein. Donc, euh... Oui, j'ai essayé. Je vais d'abord faire les pieds, oui, et puis la bouche. <rire> euh, C'est évidemment un risque de maladie professionnelle, mais, mais mon oui, guide, ça m'a dit, soit tu continues à te dédicacer, et tu ne pourras plus dessiner pour ton métier, soit tu arrêtes les dédicaces, ce que j'ai fait. Ah ben voilà, le choix. Alors, il y a donc le scrabble du dimanche, les oui. dessins du chat dans ce coffret, et puis Préchi Précha, qui commence par une dédicace à Clément. Clément Clément c'est mon troisième petit-fils mmh. Il y a trois albums dans le coffret Un pour chacun Il y a Marcel, Billy ouais. et Clément Ah c'est génial ah, ouais, C'était l'année ou jamais Et vous avez réparti les bénéfices Entre chaque petit-enfant Oh ils vont à mon avis Ils vont, ils vont avoir ce qu'il faut Mais ben, un peu, espérons le plus tard possible mmh. Mais euh, euh, en tout cas Ils ne dessineront pas le chat après moi Ça ah, c'est déjà, il n'y a personne qui le dessine. Quand c'est dit, c'est dit, hein, il est 8h46 Donc ça c'est un truc Je l'ai dit de... à, mon, à mon notaire, à, ouais. à ma femme, à mes enfants Il euh, y en a certains qui ont dit Oui on pourra, ouais. et d'autres on pourra pas Moi on pourra pas, parce que j'ai trop peur qu'on réalise Que c'était vraiment facile à faire <rire> et vous êtes sûr que vous ne changerez Jamais d'avis Peut-être quand je perdrai la raison et que je serai non, là mais Quand oui, Clément -y. viendra vous dire Papi, papi, j'ai bien regardé tes dessins je... Est-ce que je peux Regarde, Je l'ai fait même à l'aveugle Imaginez si l'un des trois Ou des quatre ou des cinq Quand il y en aura plus Arrive à le faire mieux que oui, moi oui, oui, Et arrive ça, à, à trouver des gags. Peut-être je l'autoriserai Mais je n'est pas du tout pour me comparer Mais imaginez que quelqu'un d'autre ait continué à écrire des chansons de Brassens Après ouais. Brassens Ça veut rien dire. C'était l'émanation de lui, de ce, ce qu'il avait dans la tête et dans le cœur. Et moi, c'est pareil avec le chat. Ah voilà, vous vous souvenez de Brassens, petit pain au chocolat ça. Ah, ah, Non, mais non, mais non, enfin. mais non. Évidemment. Pain mais non, c'est Le chat fait des petits, j'ai sous-traité sous le dernier. On voit que c'est un chien sur la couverture de l'album. <rire> il y a comme à chaque fois quelques moments très sympas. Vous vivez toujours en Belgique, donc Oui, bien sûr. Vous il faites il quoi au réveillon Euh, réveillance c'est avec les amis habituels comme, euh, comme depuis très longtemps avec Mercier, avec euh, Julien d'Outremont, avec Jackie euh, voilà, Nato, euh, enfin, toute, toute la bande. Et si vous êtes fan de Guluc, il y a un site internet, évidemment, c'est guluc.com pour en savoir plus. Nous, on est fan des people aussi l'été, on aime bien savoir un petit peu ce qui se passe. Pascal, Michel, dites-nous tout. On commence avec quoi On fait from, from, from, from. from. D'accord. Si je vous dis qu'elle a gagné le Tour de France... Chris bah, from, boom, boom, boom, boom. Et il a gagné combien de fois Trois ah, fois Exactement, alors pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui D'abord parce qu'il est partout dans la presse, mais c'est surtout parce qu'il a fait parler de lui sur les réseaux sociaux parce que vous savez, un coureur cycliste pendant la course ben ça pédale, évidemment ouais. à part quand c'est la dernière étape et que M. Chris Froome veut se faire plaisir et donc il a pris un selfie de lui donc une photo de lui-même avec un de ses coéquipiers le coéquipier s'appelle Luc Crow mais non, c'est pas dans cette étape-là qu'il est tombé euh, et donc c'est Chris Froome qui se fait plaisir pour cette toute dernière étape, on Vu aussi, euh, j'ai vu des photos circuler sur les réseaux sociaux où il est en train de boire une lèvre avec les, les membres de son équipe. Il n'a peur de rien en plus de ça, il a les mollets d'acier et cartonne, le vainqueur donc du Tour de France. On va parler de Rihanna qui va revisiter apparemment une scène assez culte du cinéma. Ouais, Rihanna pour rappel, ainsi euh, vous savez plus trop qui c'est, c'est celle qui chantait ceci. Écoutez, j'étais bien dans mon invitation. Rihanna elle va revisiter une scène culte du cinéma en fait elle va jouer dans la cinquième saison de la série Bates Motel oh yeah moi je connais pas trop comment vous avez dit Bates Motel Bates Motel vous comment B-A-T-E-S espace M-O-T-E-L Bates Motel c'est ce que j'ai dit Bates Motel donc Bates Motel elle va jouer dans cette cinquième saison elle va faire une apparition et elle va jouer le rôle de Janet Janet c'est cette madame vous savez dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock celle qui prend sa douche et voilà. Bam Et donc Rihanna va donc prendre sa douche Comment vous avez dans... spoilé la scène non, non, non, non, merde, Vous ne pouvez pas le dire. Donc non, elle va prendre sa douche dans cette série. Alors les hommes se disent, est-ce qu'on va vraiment Ouh. la voir sous sa douche, vous euh, Donc ce sera à suivre évidemment dans les euh, mois et les semaines à venir. Elle sera aussi dans le prochain film de Luc Besson. Et encore une petite info au passage dernière, elle était à Lille ce week-end pour un concert et elle a interdit à ses fans de chasser les Pokémon pendant le concert. Elle a bien raison, ouais. parce que sinon, ouais. sinon on est complètement déconcentré Restez concentrés, ne chassez pas les Pokémon. Émilie de Kegel revient dans quelques instants pour parler des incontournables de l'été. Vivacité et la 2 présente Je suis supporter. Ik ben supporter. Je suis supporter. ben supporter. Nous sommes supporters. Comme Jean-Michel, Tia, Charlie, Kimo, les Borlés, vous aussi supportez l'AG Insurance Memorial Van Damme. Enregistrez-vous sur je suis supporter.be et gagnez de superbes prix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 fitness Il est 8h56, un 8 9 de l'été avec Émilie De Kegel qui est là pour nous parler des incontournables de l'été à ne pas oublier. Oui, alors si depuis l'été souvent je prends mon sac de voyage dont je sors un ustensile accessoire à ne pas oublier. Là, on va justement mettre toutes les choses indispensables dans le sac pour partir en vacances, l'esprit clair, alors que ce soit en avion, en train, à vélo, à pied, en delta plane, peu importe. Il y a des choses à ne pas oublier, surtout si vous sortez du territoire, enfin même si vous restez en Belgique, euh, il y a cette petite chose très importante qu'on appelle une carte d'identité. Tout à fait. Oui. Voilà qu'il faut toujours avoir sur soi et on a tendance à l'oublier, c'est un, un petit peu dommage. Euh, on parlait de la brosse à dents tout à l'heure mais c'est vrai, alors sauf si vous êtes hyper prévoyant et que vous avez la brosse à dents du quotidien et la brosse à dents de voyage, mm -hmm. euh, c'est l'ustensile qu'on utilise encore jusqu'à la dernière minute, qu'on dépose sur le côté. Qui coule euh, dans le sac encore et dans la trousse. Alors si vous la mettez oui mais si vous l'oubliez bah tant pis. Moi j'ai tendance plutôt à l'oublier sur mon lieu de villégiature. Oui mm -hmm. pareil. De la remettre dans ma trousse mm -hmm. de toilette, bon ça c'est pas grave. En parlant de trousse, très important surtout si vous avez des petits bouts ou si vous-même vous êtes susceptible d'avoir des petits bobos facilement la trousse à pharmacie alors vous mettez dedans de, il existe des, petites, des petits carrés stériles que vous pouvez trouver en pharmacie pour les petits bobos des, des sparadraps des pansements du mercurochrome plein de petites choses pour glisser dedans pour les aspirines en cas de maux de tête surtout pour les lendemains de veille tout ça vous ne l'oubliez pas et si, surtout si vous avez des médicaments à prendre au quotidien ou pour les enfants aussi, mmh, toujours, toujours prendre un petit, un petit médicament en cas de poussée de fièvre etc Ah, Parfois, on prend des appareils avec ça, ça marche pas non plus au niveau des prises. Voilà. Alors, il faut prendre un adaptateur, surtout si vous allez dans certains pays. Je pense là en premier, aux États-Unis, ils n'utilisent pas les mêmes prises mm -hmm. que nous. Donc, si vous avez votre chargeur de téléphone, votre sèche-cheveux pour Italie, le brushing, en Italie, ouais, ouais. en Suisse, alors les adaptateurs, il y en a de nouveau de toutes les marques, de tous les prix. Mais mm -hmm. essayez d'en avoir un dans, dans la poche, c'est toujours euh, toujours pratique. Des cotons tiges aussi, ça aide. Bien. Ça aide. Et alors, euh, la crème solaire, parce que là aussi, on va au soleil, on se dit c'est cool, c'est cool. On se protège. Et puis on Et sur place, on fait oh, oh bleu la crème solaire <rire> heureuse, catastrophe coup de soleil. Euh, alors vous le chapeau aussi, ça c'est. Alors surtout pour vous mesdames, vous avez envie d'être belle, jolie, tout ça sur la plage, sur la digue au resto avec des talons comme ça. Vous avez la paire de tongs pour la plage, mais il faut prendre une paire de chaussures entre les deux, c'est-à-dire une paire de chaussures plates pour aller se balader, parfait. pour aller faire les petits marchés quand il fait chaud. Et nous voilà donc prêts à partir en vacances à l'heure Alors si vous partez en vacances en avion, et que vous avez la trouille. Moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 13h sur la cité. On va parler d'avionophobie dans l'été du bon côté. Exactement, à partir de 13h. Juste avant, Sarah Invis sera avec Pierre joie pour partir en Alsace dans la grande évasion. Merci à tous d'avoir été là. Merci aussi, Pascal Michel, à évidemment. Demain. À demain. Côté météo, comment ça se passe On va demander à Denis Nicolas dit votre partenaire bien, pour l'été solaire mini-format pas, premier soin on tout est a déjà euh, dit. quand même pas mal de nuages c'est vrai un peu trop peu de soleil mais quand même on a euh, quelques bruines qui sont actuellement sur le Hainaut NO, qui vont euh, se déplacer vers le centre et l'est de nos régions les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés puis après cette journée où les éclaircies reviendront et eh bien ce sera un peu mieux par la suite et si vous preniez l'été du bon côté ce lundi dans l'été du bon côté nous allons tenter de répondre à Cette question, comment vaincre sa peur de l'avion Comment lutter contre l'avionophobie On en parlera dès 13h avec notre invité et avec vous, bien sûr, grâce à vos questions, vos témoignages et vos expériences. Prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/slash ovio. Viva. Vivacité. Très bon lundi, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Et on s'informe avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors encore, encore une attaque en Allemagne. Oui, un Syrien a déclenché une bombe hier soir, juste à côté de l'entrée d'un festival de musique dans le sud du pays. Il est décédé lors de l'explosion. 12 personnes ont été blessées. À ce stade, la piste de l'attentat islamiste n'est pas exclue par les autorités. l'art de Les engins explosifs, euh, mit, euh, mit, euh, mit, euh, le sac à dos rempli de pièces de métal, de pièces de métal ce qui aurait pu blesser ou tuer beaucoup de monde, tout monde, ça nous amène à soupçonner une attaque islamiste. Cela euh, natürlich schon euh, den Verdacht im Raum stehen, dass es sich hier um einen fait islamistischen Anschlag islamiste. Cependant, nous avons besoin d'enquêter plus pour clarifier ceci. Joachim Hermann, le ministre de l'Intérieur de Bavière. Alors Yasmina Favaro, que sait-on exactement de cette attaque Eh bien hier, vers 22h, ce Syrien de 27 ans a tenté d'entrer sur le site du festival. Mais il a été refoulé car il n'avait pas de ticket d'entrée. Peu après, juste à côté du festival, il a déclenché sa bombe. C'était devant un restaurant. Il est décédé et 12 personnes ont été blessées par cette explosion. Trois sont dans un état grave. Alors selon les enquêteurs, le bilan aurait pu être plus grave si l'homme avait pu entrer sur le site 500 personnes s'y trouvaient et ces explosifs auraient pu être plus dévastateurs. Les enquêteurs ont aussi dévoilé que l'auteur de l'explosion vivait en Allemagne depuis deux ans. Sa demande d'asile avait été rejetée il y a un an et l'homme avait également des problèmes psychiatriques. Il avait d'ailleurs séjourné dans un hôpital après deux tentatives de suicide. C'est la quatrième fois que l'Allemagne est touchée par un acte violent en une semaine. Oui, Charles Michel, notre premier ministre a réagi après cette nouvelle attaque. Il demande de rester uni face aux actes de haine même si les blessures mettront du temps à guérir. Vieux à Cité 9 h 2 l'été rime parfois malheureusement avec cambriolage. Et les voleurs profitent de la longue absence des propriétaires pour s'introduire à l'intérieur de leur habitation et y dérober des objets de valeur. Mais dans certains quartiers, les riverains surveillent les allées-venues. C'est ce qu'on appelle les partenariats locaux de prévention, les PLP. Pas question de remplacer la police mais plutôt d'être complémentaires. Ce concept prend d'ailleurs de l'ampleur en Wallonie. Direction Châtelet, où les habitants du quartier Grand Chêne veillent les uns sur les autres depuis trois semaines. Wendy Autery et Caroline de sont allés à leur rencontre. Georges Motet fait partie du PLP de son quartier et la sécurité il y veille. Eh bien bon, toutes les fois je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Le PLP Grand Chêne répond à des objectifs précis Eva Paos, évaluatrice interne du plan stratégique de sécurité et de prévention de Châtelet. Ce partenariat c'est surtout une association structurée entre des citoyens